Salut, c'est Frédéric Coster pour le Livre du Jour. Grand romancier d'aventure, Nicolas Vagné revient avec le grand voyage, toujours chez Ixso. Quelque part dans les montagnes rocheuses du Yukon, au moment de mourir, Ryan, le vieux chef des Indiens Naani, emmène Mohawks, son arrière-petit-fils, jusqu'à la pierre sacrée de la tribu. Là, il lui révèle son destin, Mohawks est le prochain Zewis. Une fois par génération, en effet, depuis des temps immémoriaux, un homme est chargé d'accomplir le Grand Voyage, un périple qui relie tous les villages indiens du Grand Nord. Quatre ans en solitaire à travers les montagnes, Taïga, banquise et Tundra, sur plusieurs continents. Rares sont les Zouïs qui triomphent des dangers de ce Grand Voyage. Le propre père de Mohawks n'en est jamais revenu. Mohawks est si jeune, adolescent encore, comment survivra-t-il à l'hiver et à la solitude Et en même temps, quelle exaltation, quel bonheur d'être investi d'une mission si importante Ce voyage est pour Mohawks le début de la plus extraordinaire des Odyssées, riche de ses rencontres avec des dizaines de peuples, de sa découverte des chiens de traîneau. C'est aussi une véritable aventure intérieure où Mohawks va devoir surmonter un à un les obstacles jalonnant sa route et renoncer à ce qui peut le détourner de sa mission comme par exemple l'amour pour construire petit à petit sa vie d'homme et réaliser ainsi son destin. Le Grand Voyage de Nicolas Vagné est paru chez Ixo.